Et par ton sang écrit l'histoire Et détruis toutes les prisons Fais sauter aussi tout leur pont Vers la gloire nous marchons La charia appliquons Et détruis toutes les prisons Fais sauter aussi tout leur pont Vers la gloire nous marchons La charia appliquons Au défenseur de la foi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 porte les balles pour le lion la fuite n'est pas une option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 À leur mission qu'ils gaspillent donc leurs munitions, édite à toutes ces religions qui attaquent notre religion que venne sera à leur mission qu'ils gaspillent donc leurs munitions aux défenseurs de la foi par le courage orne toi